Petit Mongolo veut faire de la musique Petit Mongolo veut chanter une chanson Petit Mongolo veut faire dans le lyrique Mais Petit Mongolo est Mongolo pour de bon Petit Mongolo Pas mal de mon capital sympathie, néanmoins je remercie ceux qui sont allés jusqu'au bout. Il ne me reste qu'une phrase pour qu laver mon infamie, mais comme par hasard je n'ai plus l'idée du tout. J'ai crié pas mal de mon capital sympathie, mais vous le saviez déjà, moi je suis un gros relou. Et puis j'ai bien droit. Faire de la musique, petit mongolo, veut chanter une chanson Petit mongolo, veut faire dans le lyrique Mais petit mongolo, est mongolo pour de bon Petit mongolo, petit trisomique Fait de gros efforts, il met vraiment du sien Mais petit mongolo, est vraiment arythmique Tout le monde se fout de sa gueule, et moi je n'y peux rien Et moi, je n'y peux rien